Je pense qu'il y a eu un véritable tournant significatif de l'évolution quand on a utilisé le même système de symboles pour euh, comment montrer l'affection. Lorsque je dis le mot aimer, Je pense qu'il y a eu une, un véritable imbalance significatif de l'évolution de la vie. Comment montrer l'affection lorsque j'ai dit le mot